1 Platon était un grand philosophe 2 Ce fut un grand homme 3 Les œuvres de Rousseau ont une grande influence sur les esprits de son temps 4 Cette famille vivait dans une grande misère 5 een une grande envie de voyager 6 Cette découverte nous ouvre de grands horizons 7 Cette veste est trop grande pour vous. 8. Le froid est mon grand ennemi. 9. Gamel est un grand ami. 10. Mon cousin aura un grand avenir, brillant. 11. On est saisi par la grandeur de ses monuments. 12. On est touché par sa grandeur d'âme. 13. Certains criminels n'hésitent pas à manœuvrer au grand jour. 14. Le 23 juillet 1952 fut un grand jour. 15. Il est très sain de se promener en grand air.